Cette conduite et ses idées expliquent le silence de Charles Grandet. Dans les Indes, à Saint-Thomas, à la côte d'Afrique, à Lisbonne et aux États-Unis, le spéculateur avait pris, pour ne pas compromettre son nom, le pseudonyme de Sefford. Carl Sefford pouvait sans danger se montrer partout infatigable, audacieux, avide, un homme qui résolut de faire fortune quibus cum vis, se dépêche d'en finir avec l'infamie pour rester honnête homme pendant le restant de ses jours. Avec ce système, sa fortune fut rapide et brillante. En 1827, donc, il revenait à Bordeaux sur le Marie-Caroline, jolie brique appartenant à une maison de commerce royaliste. Il possédait 1900 000 francs en trois tonneaux de poudre d'or bien cerclés, desquels il comptait tirer 7 ou 8 en les monnayant à Paris. Sur ce brique se trouvait également un gentilhomme ordinaire de la chambre de sa majesté le roi Charles X, M. d'Aubrion, bon vieillard, qui avait fait la folie d'épouser une femme à la mode et dont la fortune était aux îles. Pour réparer les prodigalités de Mme d'Aubrion, il était allé réaliser ses propriétés. M. et Madame d'Aubrion, de la maison d'Aubrion de Buc, dont le dernier capital mourut avant 1789, réduit à une vingtaine de mille livres de rente, avait une fille assez laide, que la mère voulait marier sans dot, sa fortune lui suffisant à peine pour vivre à Paris. C'était une entreprise dont le succès eût semblé problématique à tous les gens du monde, malgré l'habileté qu'il prête aux femmes à la mode. Aussi Madame d'Aubrion elle-même désespérait-elle presque en voyant sa fille, d'en embarrasser qui que ce fût, fût-ce même un homme ivre de noblesse. Mademoiselle d'Aubrion était une demoiselle longue comme l'insecte, son homonyme, maigre, fluette, à bouche dédaigneuse, sur laquelle descendait un nez trop long, gros du bout, flavessant à l'état normal, mais complètement rouge après les repas. Espèce de phénomène végétal plus désagréable au milieu d'un visage pâle et ennuyé que dans tout autre. Enfin, elle était telle que pouvait la désirer une mère de 38 ans qui, belle encore, avait encore des prétentions. Mais pour contrebalancer de tels désavantages, la marquise de Brion avait donné à sa fille un air très distingué. Elle l'avait soumise à une hygiène qui maintenait provisoirement le nez à un ton de chair raisonnable. Elle lui avait appris l'art de se mettre avec goût. Elle l'avait dotée de jolies manières. Elle lui avait enseigné ce regard mélancolique qui intéresse un homme et lui font croire qu'il va rencontrer l'ange si vainement cherché. Elle lui avait montré la manœuvre du pied pour l'avancer à propos et en faire admirer la petitesse au moment où le nez avait l'impertinence de rougir. Enfin, elle avait tiré de sa fille un parti très satisfaisant. Au moyen de manches larges, de corsages menteurs, de robes bouffantes et soigneusement garnies, d'un corset à haute pression, elle avait obtenu des produits féminins si curieux que pour l'instruction des mères, elle aurait dû les déposer dans un musée. Charles se lia beaucoup avec madame d'Aubrion qui voulait précisément se lier avec lui plusieurs personnes prétendent même que pendant la traversée la belle madame d'Aubrion ne négligea aucun moyen de capturer un gendre si riche en débarquant à bordeaux au mois de juin 1827 monsieur madame mademoiselle d'aubrion et charles logèrent ensemble dans le même hôtel et partirent ensemble pour paris l'hôtel d'aubrion était criblé d'hypothèques. Charles devait le libérer. La mère avait déjà parlé du bonheur qu'elle aurait de céder son rez-de-chaussée à son gendre et à sa fille. Ne partageant pas les préjugés de M. D'Aubrion sur la noblesse, elle avait promis à Charles Grandet d'obtenir du bon Charles X une ordonnance royale qui l'autoriserait, lui, Grandet, à porter le nom d'Aubrion, à en prendre les armes et à succéder, moyennant la constitution d'un majorat de trente-six mille livres de rente, à Aubrion, dans le titre de Capital de Buc et Marquis d'Aubrion. En réunissant leur fortune, vivant en bonne intelligence et moyennant des sinecures, on pourrait réunir cent et quelques mille livres de rente à l'hôtel d'Aubrion. « Et quand on a cent mille livres de rente, un nom, une famille, que l'on va à la cour, car je vous ferai nommer gentilhomme de la chambre, on devient tout ce qu'on veut être, disait-elle à Charles. » Ainsi, vous serez à votre choix maître des requêtes au Conseil d'État, préfet, secrétaire d'ambassade, ambassadeur. Charles X aime beaucoup Dobrion. Ils se connaissent depuis l'enfance.